Vous tous, peuvent battez d'aimètes. Vous vers Dieu des cris de chance. Car l'Éternel, le Très-Roi, est redoutable. Il est le Roi sur de la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage. La gloire de Jacob, qu'il l'aime, qu tu m'en Au milieu des cris de triomphe, chantez Saint-Dieu. Je suis évangéliste pour au Odena, de l'église de Dieu, maison de refuge de Sous-Cazou, dirigé par l'évêque Serge Boulange. Nous sommes un groupe de jeunes qui décide à marcher avec Dieu. À évangéliser. Et à ramener les cœurs à la repentance. Qu'il en soit ainsi que le Seigneur vous bénisse. Servez l'éternel avec Dieu. Sachez que l'éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Alors je vous souhaite à faire un, un beau soir Qui en soit ainsi. Un très bon choix. C'est le meilleur bacana la gagne. Je avec lui. Je Seigneur. Pas C'est les même, même. Alléluia. On choisit pour y adorer Seigneur. La bénir dans tout sa Père. Quand tu gloire. Seigneur. Béni ma sœur. Seigneur. C'est ça pour Seigneur. le Ту е шоази по-болуе Sois que accepter ma c'est c'est la pour Абонирайте се! The city you moon, you know, they were all crazy flat. This is the, dance, the day maman shine na